a Attache ton parti on souffle là ça va pousser les poussières vont monter CaCO le drap en bas la